Mon dans le tourre rêver par les sentiers ah dieu la belle ô que glorious dans mon nuit par moi d'amour si me tombe dans passe sur nous te vient ton doux Je la belle au bord de l'eau je changerai le plan son tenizuiton et etveton ah dieu la belle mon cœur va sonno nuit car mon amour c'est si et ton dans ma seule rue devient sont tu Je retourne j'entends oh Dieu sur le solais sur la Dieu Et j'amènerai la en bond de lui je changerai le pain Je we pleure pour les transes, je rêverai le soleil pour